Txaldean Baizistof eta txaldean hemen gide azkenean, sibertako uh, hotelean, hemen egiten dute besta be beraz florenz Lazerren kideek eta campaina kideek, ida batzibaitu, eguneko berroita malauta pikurekin ez dut zuzen e xifreagoagoan. E Hurekin dugu uh, deputatu uh, berriak, madame Nazer, uh, bonsoir. Bonsoir. De nouveau deputatu por uh, 5an, bon, uh, d'abord, une reaktion par rapport a su campagne et a vod rezultat? écoute suravie hein c'est un énorme soulagement beaucoup de satisfaction ce soir euh, beaucoup d'humidité aussi et, euh, et une immense inquiétude pour la suite au niveau national pourquoi a priori alors j'ai pas les résultats définitifs mais je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas de majorité ce soir majorité euh, absolue hein. donc euh, donc voilà et pour voter des textes il faut une majorité donc c'est ça c'est pas ce que je suis en train de vous dire mais c'est la triste réalité de la soirée vous avez très euh, très contente euh Euh, pas surprise mais soulagée presque c'était simple le, le tard euh soulagée bien sûr certainement très contente aussi mais, mais vraiment très inquiète c'est ce qui vient tout de suite après euh, et puis c'est oui bien sûr on peut quand on a une victoire électorale c'est une victoire c'est dur les 5 ans qui sont passés ont été extrêmement durs et les 5 ans s'il y a 5 ans qui viennent seront encore plus encore plus difficile, sauf si nous arrivons à nous réinventer. Et je vais y croire. J'ai tout le temps beaucoup d'espoir, j'ai tout le temps beaucoup de confiance, mais là, ce que nous ont dit les Françaises et les Français, c'est de il fallait changer, et il faut qu'on fonctionne différemment, si on veut encore faire passer des textes. Or, il nous faut des réformes. Justement, un mot aussi sur l'abstention, très forte. Ça veut dire que vous êtes élu avec, je sais pas, peut-être entre 20 et 25% des des voix. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pertez de force la force du député ou la personne un petit peu je sais pas parce que ça se reproduit sur tellement d'élections maintenant donc je, je, je partage pas forcément mais, mais c'est sûr qu'on aurait préféré voir plus de, plus de personnes qui allaient voter comme quelque chose qui est assez enfin, qui est assez surprenant oui et qu'on a pu constater énormément de, de, de bulletins blancs sur ce second tour qui avait pas forcément au premier donc ça veut dire quelque chose aussi. aussi'entre deux tours il a été euh, il a fallu travailler Euh, vous avez travaillé Ou c'est que vous avez été chercher les voies, à votre avis mais euh, J'ai travaillé, mais vraiment, depuis que j'ai annoncé que j'étais candidate. Parce que moi, je savais que ce serait très difficile et je savais qu'il qu faudrait aller chercher toutes les voix Donc j'ai continué euh, ce que j'ai fait pendant toute cette campagne, le j faire Campagne chez vous. J'ai continué d'aller chez les gens, j'ai continué de rencontrer des, des groupes par sujet. Et j'ai continué ces échanges pour leur expliquer ce que je portais, pour leur expliquer mes valeurs, pour leur expliquer mon projet, pour leur expliquer qui j'étais... Et, euh, et faire en sorte qu'ils votent pour moi ensuite. Donc euh, j'ai parlé euh, aux gens de mon camp, mais pas que. J'ai toujours dit que je ne serai jamais la députée d'un camp, et c'est ce que c'est ce que je redis encore ce soir. Demain matin, ma porte est de toute façon toujours ouverte à tout le monde. Justement, vous parlez de camp, peut-être qu'il n'y a pas eu de consigne de vote pour le deuxième tour, ni, ni de Hacheba, ni de, ni de Lecellier, euh, peut-être que c'est ça aussi qui, qui vous fait gagner Je sais pas du tout. Écoutez, le report des voix, il faudra. Regardez comment ça se passe. C'est beaucoup trop frais Je j'ai pas d'idée euh, j'ai pas d'idée pour maintenant. Mais est-ce que, si ce n'est, est-ce euh, que c'est encore une signification aujourd'hui, le report des voix juste pour, juste pour terminer, euh, voilà, vous repartez à Paris, vous allez représenter le, le Pays-Bas, certains qui ont circonscription en tout cas. Premier dossier basque, le plus urgent, c'est lequel Ça me ferait peut mais c'est lequel toute évidence, et c'est de toute façon mon, mon premier sujet, demande de rendez-vous avec le, le ministre de l'Éducation. Pas forcément pour parler pour, pour porter des revendications, mais pour qu'il ait une idée très précise de ce qu'est l'enseignement de nos langues minoritaires ici, sur cette circo et aux Pays-Basques. Qu'on lui fasse qu'il ait la vérité et qu'il sache vraiment ce que c'est. Parce que j'ai trop souffert, pendant la loi Molac, de l'ignorance de certains, mais parce qu'ils n'ont pas de langue minoritaire chez eux, parce qui n'ont pas de langue régionale chez eux. Je voudrais vraiment que ça se reproduise pas. Ensuite, il fait ses choix, que je partage ou pas, que je soutiens ou pas, mais qu'ils partent d'une d'une connaissance juste et réaliste de ce que c'est, de ce que ça apporte et de ce que c'est pour nous. Vous en parler quand même de, de la mobilisation de cette semaine par rapport aux au corrections des copies en masque Bien évidemment. Mais, euh, bien évidemment. mais ça n'est pas la porte d'accès. Je pense que Euh, je me tromperai enfin, je, je veux pas commencer comme ça je veux vraiment commencer en lui expliquant ce que c'est C'est beaucoup et Merci. bonne fête alors Merci vous êtes le bienvenu Voilà Christophe uh, Florence Frances Reman Sibertana Sibertako Teliana Angelon et Irabacidu Beritser de deputato bozustez eta auk ekstandira bere bereitzak